Ça risquait d'être dur Oh très dur oui Alors aucun repos, aucune distraction, aucune sortie avant d'avoir réussi euh, Mais mais mais mais pas si vite et T'oublies le bal de la promo Non on ira seulement au bal si on a trouvé qui c'était Bon, t'avais toi aussi quelque chose à me dire euh, euh, Non non non non, c'est rien d'intéressant Un chocolat Pitié non Évite de trop bouger oh. Je posséderai le dino-cristo. La terre sera mon empire. Elle m'appartiendra enfin comme je l'ai tant espérée. Où est-il Où est mon père Où l'as-tu enfermé Disons seulement... que je l'ai mis en stock. J'espère pour toi qu'il est en vie. Sinon... Sinon quoi Qu'est-ce que tu feras, Trent Dis-moi plutôt pour quelle raison tu es ici. Je peux t'offrir ce qu'il te faut pour que ton plan marche. Alors, et, et de, de quoi, quoi tu parles Tu le sais très bien. Mmh. Les dino-cristaux, tout ce que je te demande, c'est une simple faveur. C'est bon, je t'écoute. Relâche, mon père. Tu auras ce que tu veux, alors laisse-le partir. Et qu'est-ce qui me garantit que tu me donneras bien ce que tu m'as promis Qu'est-ce qui me garantit que tu laisseras mon père s'en aller mmh. Très bien Apporte-moi les cristaux et je le libérerai. Entre nous, je ne sais pas pourquoi tu y tiens encore. Il est sans intérêt et aussi inutile que les l'ennesse.